Et alors, la réunion d'hier, s'est-elle terminée par des discussions houleuses, comme d'habitude? Comme toujours. Surtout que les points inscrits à l'ordre du jour touchaient aux intérêts de notre oiseau-parleur. Euh, tu veux dire Rodin? À qui d'autre penseras tu Rodin était là. Il a monopolisé la parole tout au long de la réunion. Moi, gestionnaire adjointe, j'étais dans ma coquille. Et Rodin animait la réunion avec grande éloquence. Il ne fallait pas le laisser parler ainsi. Je t'ai déjà fait cette remarque, Philomène. Il ne faut jamais permettre qu'un employé prenne la réunion en otage. Rodin le fait souvent quand je ne suis pas là. C'est vrai. Il se prend toujours pour le nombril ou le gourou de chaque réunion. Et Monsieur Touquet, était-il là aussi? Non, comme toujours. Et donc, vous n'êtes pas arrivé à un quelconque compromis. Non, malheureusement. Monsieur Touquet est le représentant de nos employés. Aucune décision ne pourrait être prise sans lui. Et c'est Monsieur Touquet qui connaît les enjeux sous-jacents du problème débattu. Est-ce que Monsieur Touquet se rend compte du retard qu'il cause à notre section suite à ses absences répétées aux réunions? Bon. Je reviens d'une série de réunions intéressantes sur la formation continue au sein de la fonction publique. Je t'écoute. La bonne nouvelle est qu'on nous encourage à inciter nos employés à suivre d'autres formations pour leur épanouissement personnel ou pour le bien de notre section. Rien n'est plus précieux et bénéfique que de suivre une formation professionnelle. Tu as absolument raison. Mais malheureusement, la formation ne rime pas toujours avec les finances. Je ne suis pas philosophe du temps de crise, Philomène, Mais je voulais en venir à dire que nous puissions revisiter les programmes de formation que nos employés suivent. Et concrètement? Encourageons les employés à suivre la formation en ligne, à distance, à l'université, ici, par correspondance. Encourageons la formation de courte durée pour que les employés ne s'absentent pas longtemps de leur poste. Mais pourquoi les ridicules ne tuent jamais ces décideurs? Ils restent dans leur bureau et ils prennent des mesures sans cœur Notre ville ne compte pas forcément tous les experts dont nous avons besoin pour la formation de nos employés. Oh, Seigneur! Quelles formations ont-ils suivies, ces décideurs? On dit qu'il y a des employés qui s'inscrivent en formation ailleurs simplement par souci d'aller flâner, passer du bon temps ailleurs. Il faut donc encourager tout le monde à suivre la formation sur place. Ridicule! Pourquoi prête-t-elle toujours de mauvaises intentions aux employés Ils sont experts en généralisation hâtive. Absurdité. Ridicule.